Jurisprudence de la prière 13 Si j'entends la muezzine, je dis comme ce qu'il dit, sauf dans les deux salles, et je dis, il n'y a pas de pouvoir ou de puissance sauf avec Dieu, alors priez le prophète.